Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 12 août 2022. Voici les grands titres. Trois hommes sont accusés de la traite des êtres humains et ils écopent de dix ans de prison ferme et des amendes pour traite des êtres, des êtres humains. Des peines prononcées par le tribunal de grande instance de Routana ce jeudi 11 août 2022. Un forum international unissant tous les jeunes du monde entier est nécessaire pour permettre aux jeunes d'avoir un bon cadre d'expression. Un souhait exprimé par une association locale en cette date de célébration de la journée internationale de la jeunesse. En actualité africaine la sécheresse en Somalie a fait un million de déplacés depuis janvier 2021. Voilà pour la Sommaire. Captez Issan écoutez la différence. Bonjour. Un forum international euh, unissant tous les jeunes du monde entier est nécessaire pour permettre aux jeunes d'avoir un bon cadre d'expression. En cette date de la journée internationale de la jeunesse, Emma Blenzo Isenga, représentant du Centre d'appui aux initiatives locales et de développement et d'assistance aux personnes vulnérables, SIDEP, estime que ce forum donnera des facilités aux jeunes pour concevoir leurs projets d'autodéveloppement. Suivez-les au micro de maire d'Ohio. Je peux dire que la célébration de la journée internationale de la jeunesse vient à prendre nommée. Et cette journée coïncide aux initiatives des jeunes de la région déjà entamées, telles que les initiatives de prédoyer pour qu'il y ait un cadre international en faveur de la jeunesse. Ce cadre international peut être créé à l'image de l'ONU Femmes pour les femmes. Maintenant, la jeunesse, aujourd'hui, nous nous levons pour réclamer qu'il y ait l'ONU Et cela, on se base sur les cinq piliers de la résolution 2250 qui offre une opportunité en faveur de la jeunesse. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à l'endroit du ministère ayant l'accompagnement de la jeunesse et de ses attributions, d'accompagner les initiatives qui visent la promotion de l'agenda à jeunes, Paix et sécurité. Par votre plaidoyer, on peut penser que les jeunes ne sont pas représentés dans quelques instances et ce vrai. Nous remercions d'ores et déjà la représentativité de la jeunesse dans certains organes de prise de décision, mais nous pouvons dire que nous ne sommes pas représentés à un degré très satisfaisant, tout en signalant que nous représentons plus de 60% de la population. On aurait dû avoir beaucoup plus par rapport à ce que Que nous avons. Aimable Zoï représentant du CIDEP, c'est le centre d'appui aux initiatives locales de développement et d'assistance aux personnes vulnérables. L'existence des ambassades et consulats dans divers pays du monde donne une bonne image du Burundi, ce qui montre son ouverture à la coopération internationale. Selon certains citadés d'Ombudjumura, les représentations diplomatiques donnent par ailleurs des facilités aux visiteurs burundais ou voulant s'établir dans ces pays quant à l'obtention des documents nécessaires. Suivez son micro-baladeur de la rédaction. Avoir des représentations diplomatiques, là je parle des ambassades et des consulats, ça prouve le niveau d'intégration du Burundi sur la scène internationale. Aussi, quand un pays a des ambassades, ça montre le niveau des relations entre les deux pays. Parce qu'on ne peut pas aller ouvrir une ambassade dans un pays ennemi. Donc, quand tu ouvres une ambassade dans un pays ou un consulat, c'est que ce pays, c'est un pays frère. C'est un pays que vous partagez des relations, que ce soit diplomatiques, économiques, culturelles et même militaire. Quand il y a une ambassade dans un pays, le Burundais qui a besoin d'abord de renouveler son passeport, par exemple, n'a pas besoin de venir à Bujumbura. Il s'adresse à l'ambassade et l'ambassade l'aide. Ces ouais. ambassades, le pays montre une bonne image. Il montre que c'est un pays ouvert à la coopération. Et secondo, pour les Burundais, c'est une opportunité de ne pas venir sur place pour chercher des documents administratifs. Cela a leur leur avantage parce que ça limite leur trajet. C'est une bonne chose et pour le pays et pour les Burundais. Nous avons appris l'ouverture des différents ambassades dans différents pays, en l'occurrence la Tanzanie, où nous avons actuellement des personnes qui nous représentent. Une initiative qui est pour moi encourageante. Mettre l'image du pays auprès des différents partenaires du Burundi n'était pas à l'époque bonne, mais pour le moment, nous voyons des initiatives qui prouve que l'image du pays a changé positivement. Nous pensons que c'est le résultat des ambassadeurs qui, dans leur mission, s'occupent du plaidoyer pour le pays et pour le Burundais en général. Et nous profitons de cette belle occasion alors de plaider pour que toute personne ayant eu la chance de représenter le Burundi puisse travailler activement pour l'intérêt supérieur des Burundais. C'était le micro-baladeur de la rédaction. L'engagement d'un pays dans différentes organisations régionales est une décision prise souvent sur base de considérations beaucoup plus politiques que techniques. Le docteur en sciences politiques et relations internationales, le Guillaume Mendaïken Gourtse, explique que certains pays ont du mal à déterminer sur quelle organisation concentrer leurs efforts pour en tirer des bénéfices. Et pour lui, il faut plus d'études techniques pour éviter de prendre une décision dont on regrette plus tard. Et c'est après que le Conseil des ministres ait annoncé dernièrement que le gouvernement burundais doit plus de 140 milliards de francs bouts aux organisations régionales dont il est membre. On l'écoute. L'intégration régionale est motivée fondamentalement par le fait qu'il y a une sorte d'unanimité, qu'aucun pays ne peut vivre isolé, que l'interdépendance c'est une donne qui s'impose à tous les États. Après la fin de la guerre froide dans les années 90, il y a eu, je dirais, un vent de pays qui s'engagent dans différentes organisations régionales. Mais parfois, ce sont des décisions qui sont prises sur base de considérations beaucoup plus politiques que techniques. Et on se retrouve avec des États qui sont membres de plusieurs organisations régionales et parfois qui ont du mal à déterminer sur quelle organisation il faut concentrer les efforts. À un certain moment, un État se retrouve dans une sorte de spirale d'organisations régionales à tel point qu'il n'est plus à mesure de savoir quelle est l'organisation qui est à même d'avoir des retombées positives sur les conditions de vie des populations. Et donc, je me réjouis que le Conseil des ministres ait fait son constat, mais pour le moment c'est un constat politique qui devra être matérialisé sur le plan technique. C'est-à-dire, il faudra faire recours à des techniciens, à des gens qui ont des compétences à la matière pour pouvoir faire le mapping des organisations régionales au sein desquels le Burundi est membre pour voir quelle est l'organisation vraiment qui a plus d'importance que d'autres. En matière politique, ce n'est pas toujours recommandable de prendre des décisions aussi radicales. Parfois, ce sont des décisions qui peuvent avoir des conséquences plus graves que la situation que vous voulez rectifier. Alors, se retirer, c'est une chose, mais il faut que ce soit une décision qui est ancrée dans des études techniques qui prouvent que c'est la meilleure décision. Sinon, il y a aussi moyen de négocier les montants de cotisations pour qu'ils ne soient pas trop lourds pour un état. C'était Guillaume Daikengurutse, docteur en sciences politiques et relations internationales. 90% c'est la note donnée aux 15 ministères sur leur réalisation durant le premier semestre de l'année 2021-2022. Lors de la présentation du rapport du gouvernement sur cette période, ce vendredi, devant le Parlement réuni en congrès, Alain Guillaume Wignonil, le Premier ministre burundais, a précisé que 5 ministères ont une note dépassant 90% vu ré leur réalisation. Il s'agit des ministères de la Solidarité Nationale celui de l'éducation, des relations extérieures, de la justice et le ministère des Finances. Malgré cela, certaines activités n'ont pas été réalisées suite à la Covid-19, la guerre en Ukraine et la pandémie du Rift Valley. Il est 13h05 à Bujumbua et sur Isanganiro. On marque une courte pause et nous poursuivons ce journal avec les nouvelles des provinces. Vous n'avez pas Issa Nilo? Vous ratez l'essentiel. 10 ans de prison ferme et une amende de 300 000 femmes burundais Telle est la peine infligée à Andai Sengazé par le tribunal de grande instance de Routana ce jeudi 11 août 2022. Une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 500 000 a également été prononcée contre Chemezimana Alexis et Hagerimana Emery. Ces trois hommes sont accusés de traite des êtres humains. Ils ont été arrêtés lundi 8 août 2022 quand ils transportaient huit jeunes, tous natifs de la province Kayanza, vers la Tanzanie. Et environ 1 600 orphelins et autres enfants vulnérables de la zone Gatara en commune de Mavanda de la province Makamba ont bénéficié ce jeudi d'une assistance à matériel scolaire évaluée à plus de 13 millions de francs burundais. Cette assistance a été rassemblée par des groupes de solidarité travaillant sous l'encadrement de la FVS Amis des Enfants. Le conseiller juridique au bureau provincial lance un appel aux autres pour l'intégration de ces groupes de solidarité. Élisée Cuisera. Dans ce lancement officiel et provincial de distribution du matériel scolaire de ce jeudi dans la zone Guitara de la commune de Mabanda, en province de Makamba, 1602 orphelins et autres enfants vulnérables ont bénéficié d'une assistance de la valeur de 13 millions 372 800 francs burundais sur 13 478 bénéficiaires pour toute la province de l'assistance de 101 millions 892 000 francs burundais composé de cahiers, de stylos, y compris les uniformes pour les enfants les plus vulnérables. Selon Dieu donné, Manama, coordinateur de l'antenne de la FVS Amis des enfants à Makamba, cette assistance a été rassemblée par 490 groupes de solidarité, travaillant sous l'encadrement de cette organisation, 244 de la zone Guitara la zone s'est beaucoup investie pour les cotisations. Et nous avons choisi cette commune et aussi cette zone puisque c'est la zone qui s'est beaucoup investie pour cotiser et pour euh, rassembler et une somme assez importante pour pouvoir acheter du matériel scolaire pour ses enfants. Ici dans la commune de Mabanda, la zone Gitara a été la première je peux même dire que c'est la première zone au niveau de la province. Ce coordinateur conseille ses enfants de bien entretenir son matériel et de ne pas déserté l'école car dans cette zone, certains des élèves abandonnent l'école pour aller chercher du travail en Tanzanie. Le conseil juridique au bureau provincial Ezekiel Harimana lance un appel aux autres pour l'intégration de ces groupes de solidarité vu l'importance qu'il présente pour la jeunesse burundaise. Depuis Makamba, il se pour la radio Sanganiro. Merci, Élisée. Cuisera. toujours dans les nouvelles des Provinces, les habitants fréquentant le marché de Rutumo en commune et province Rumongue se lamentent comme quoi ils n'ont pas encore eu de la viande dans ce marché depuis la, la reprise de l'abattage des vaches, chèvres et moutons au Burundi. Ils disent avoir été informés par les bouchers qu'ils ont été obligés d'attendre la normalisation de leur activité, estimant que les sites d'abattage sont éloignés de cette localité. Ceux qui se sont exprimés réclament l'augmentation du nombre de sites d'abattage. Abel Ndaishibmiye, directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage de Rumongue, dit qu'en collaboration avec l'administration locale, la question d'implantation d'un site d'abattage dans cette localité sera traitée. Et les jeunes des quartiers nord de la ville de Bujumbura se réjouissent des différentes formations qu'ils reçoivent au centre jeune Kamengue. Au moment où le monde célèbre ce vendredi la journée internationale de la jeunesse, ces jeunes demandent aux autres jeunes de, fréquent, aux autres de fréquenter ce centre pour y acquérir des connaissances diverses. Néanmoins, l'abbé Alphonse Ndavisseroyer, responsable de ce centre, déplore le manque de moyens suffisants pour réaliser leur projet d'appui à la la jeunesse. Il est 13 h 10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Actualité internationale. A présent. Actualité internationale. En Somalie, depuis le début de la sécheresse en janvier 2021, un million de personnes ont été déplacées selon des chiffres publiés ce jeudi 11 août par l'ONU et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Cela porte le chiffre total à un million de personnes déplacées depuis janvier 2021, date du début de cette terrible sécheresse. Cette situation n'a pas été observée depuis plus de 40 ans selon les deux organisations Le nombre de personnes souffrant d'une très forte insécurité alimentaire devrait passer de quelques 5 millions à plus de 7 millions dans les mois à venir. Une situation exacerbée par les effets du changement climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires en raison du conflit en Ukraine. Et trois personnes dont deux policiers ont été tués. Plus de 800 détenus se sont évadés dans la nuit de mardi à mercredi pendant l'attaque de la prison centrale d'Oka dans la ville de Butembo dans le nord du Kivu. Selon l'armée, cette attaque est l'œuvre des ADF en complicité avec des miliciens maïmaï locaux. L'opération a permis la libération d'un combattant ADF ainsi que de 12 femmes, 12 femmes identifiées comme ayant des liens avec ces combattants. D'après des sources militaires citées par RFI, la probabilité de collaboration entre les ADF et des miliciens maïmaï locaux sera au menu de la réunion d'évaluation des opérations conjointes menées par les armées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda qui, qui se tiendra, sauf imprévu, à Kampala ce week-end. Enfin, hors du continent africain, l'ancien président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, est arrivé jeudi 11 août à Bangkok après l'expiration de son visa à Singapour où il s'était réfugié après avoir vu son palais envahi par des manifestants, relate l'agence France Presse. Et Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Anselme pour la mise en onde de micro. Jean Bosco de Iman a passé un très bon après-midi.